de Dieu. Elle vient de la foudre céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les écritures. Regarde Le grand prophète Moïse Donnant la loi Aux enfants d'Israël Leur disant Concernant le mariage Vous ne devez jamais Prendre des païennes Mais lui-même Se maria à une païenne Cela montrait La vie de Christ Qui devait se marier Une païenne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. De Dieu étant sur terre, il était plus que prophète et connaissait la loi de Moïse qui disait que enfant d'Israël vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit il faut manger ma chair. Et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme. chante sans l'esprit des dieux en lui. Ceci est semblable aux cymbales qui répentissent. Mais quand l'inspiration vient, elle est très différente. Et elle brille, elle brille comme des l'or. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons, les chansons des autres. En elle brille, elle brille comme de l'or, et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. L'inspiration, c'est le monde de Dieu, elle vient de la voûte céleste. L'inspiration vient au peuple de Dieu. Elle fait dresser les cheveux. Elle fait pousser des cris. Elle fait dire Amen. Et Alléluia. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme de chair ne peut pas parler comme cela. Ou encore chanter comme cela. Oh. oh, oh. Le monde de mond van de